Unité 2. Leçon 1. Exercice 2. Écoutez. Écrivez en chiffres les numéros de téléphone suivants. A. 18. B. 39. 15. C. 01. 47. 07. 16, 17, D, 06, 50, 44, 30, 14, E, 04, 35, 19, 18, 00 F 08 huit 32 trente 35 trente trois trente cinq.